J'étais insoucieux de tous les é q u p a g e s hors de côté, l œ i flamand de coton s a s quand la l u m i è r finissait à page, les f e u r du b r u s é p u i e n t en t de b l e r